Look at what I know. Ah. Parson Boy 75009 Au bout de bain hey. blue? Les plus dangereux au sens où les plus cool C'est quand on en parle qu'on voit la queue du loup Ne t'avance pas plus près sinon le poil du loup Post the cappiece off the table left bois You loup Post the cappiece off table left bois You loup Post the cappiece off the table left bois You loup J'ai le 4, j'ai le début, j'ai le flow vais les taper sans qu'on aucune faute T'es le vrai Ouarano ou t'es faux J'ai cru le foie à ta tête aux infos Franchement c'est pas rapport à mes parents que mes couples et ce déjà bon de l'Ile-de-France Avec comme mécanisme de fond des comédies cales tu faisais moi l'intéressante j'envoie des quatre doigts dans les chiccos se signent eux qui voilà nous tout défini j'enflamme le vinyle petite merde dis-moi ça la malecou cool. mais si tu vois mon cas visé faut dans une navarre ma musique que s'écoute en petite dose meskin ça va rempli la fosse je parle ap moi j'envoie des textos je m'expose comme l'univers de chez exploser avant au début tu étais bien les bons quand j'ai mangé la polémique et qu'on trouvait aucun ami ça nous déprogramme des télé des radios cassées nos ces de merdes ça tombe comme la pluie les gueules. dans le noir se voit pas mais je peux sentir je n'achète pas tant que je ne veux pas mentir tu t'en fous des vieux passés c'est pour un peu tu t'éclates J'me les, les enfile, B-O-R-T-E-X sous la chape -ka. Le petit repré il est en bas et c'est une derrière toi j'ai disséminé mon chakra Toi t'es plutôt connu pour gâter des casse-dalle Ou t'es plutôt connu pour mettre des chasse-balles que la balle ne t'férate pas Tu mens si tu dis qu'un Raphaël à nada Depuis j'écoute on y a une pavée, j'en ai trop bavé Laisse moi perdre mon à écouter un chat Dans un débat où il n'aura pas fait J'guette à droite des mecs qui se s'battent J'guette à gauche y'a des ouinches qui se pète Il y des mecs en train de gueuler que Tupac Il se bat Et j'ai dû dans la boue Ouais, ouais j'ai du mal mais je l'avoue ouais. La France c'est devenu Kaboula ouais. Je suis franc vous ne pensez qu'à vous ouais. Ça bat ton sur la cagoule Étouffer le peuple le mettre à bout 200 ouais. naufragés pour une boue ouais. Redouter comme les encous de fou ouais. Je suis dans le terrain de tout ça c'est je n'y peux pas la bande de dire que dort tu ne pourras peut-être à la voir D'autant plus que tu t'es jamais cassé la voie une spéciale pour mes gens mégabonne va chouer un grand garçon ne me tenait même pas la main très peu très peu de bonama panama il tiendrait plus de 5 ou 6 minutes là-bas va là-bas j'étais comme je suis OK je me à dégainer voilà non si tu gêne les chats clou mais ceci puis un génie poupi bikini je sacai un défi de piste dessus peu comme Robert Kelly ça bibi mais c'est moi c'est pas queen bitch on se justifie en disant qu'on a plus qu une vie c'est pas l'envie qui nous manque mon man, ana petit le plus convoyeux c'est terrassé c'est un cas d'humain époustouflant ou de demander du Les yeux sont mendiers pour la plupart seulement Des bâtards qui te baissent sans bander On va se foutre en l'air un peu comme Bang-Bog A l'heure où je te parle des chinois taffes encore Boycott les provenant de Bangkok Encore un justicier bourré comme un coq Voilà nos styles Encore un pur parigo n*** X-Bang ce qu'il faut vestir Là voilà Mamadou Gari oh. oh. Tes yeux sont bleus Ibiro rouge que quand ça parle de plus Les plus dangereux sont souvent les plus cools C'est quand on en parle qu'on voit la queue du loup Ne t'avance pas plus frais, sinon Lève-toi, Youlou, brosse tes cartes puis sort de table Lève-toi, Youlou, brosse tes cartes puis sort de table Lève-toi, Youlou, brosse tes cartes puis sort de table Lève-toi